Bismillahir Rahmanir Rahim. La uqsimu bi yawmil qiyamah. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Non. Je jure par le jour de la résurrection. Wa la uqsimu bin nafsin lawwamah. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin. Il interroge À quand le jour de la résurrection Lorsque la vue sera éblouie et que la lune s'éclipsera. Et que le soleil et la lune seront réunis L'homme ce jour-là dira Où fuir Non, point de refuge Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour « L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même, quand même il présenterait ses excuses. لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Quand donc nous le récitons. suit sa récitation inna à nous ensuite incombera son explication ajila. mais vous aimez plutôt la vie éphémère et vous délaissez l'au-delà ce jour-là il y aura des visages resplendissants إلى ربها ناظره. qui regarderont leur Seigneur. ووجوه يومئذ باسرة. et il y aura ce jour-là des visages assombris. qui s'attendent à subir une catastrophe. mais non. Quand l'âme en arrive au clavicule et qu'on dit qui est exorciseur et que l'agonisant est convaincu que c'est la séparation, la mort et que la jambe s'enlace à la jambe إلى ربك يوم إذن المساق سيرتون سيغور ce jour-là que tu seras conduit Mais il n'a ni cru ni fait la salat Par contre il l'a démenti et tourné le dos Puis il Puis il s'en est allé vers sa famille, marchant avec orgueil. Malheur à toi, malheur. Et encore malheur à toi, malheur. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer ألم يكن طفلا من من يمنا؟ ن'était-il pas une goutte de sperme éjaculée؟ ثم كان علقة فخلق فسوى. Et ensuite une adhérence, puis Allah l'a créé et formé harmonieusement. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. Puis en a fait alors les deux éléments de couple. le mâle et la femelle. Celui-là, Allah, n'est-il pas capable de faire revivre les morts